Ma foi en Dieu. Si tous les arbres sont impossibles pour les stylos, et que les mers en sont à l'écart, pour écrire les paroles de Dieu, ces paroles ne seraient pas épuisées.